Bé, bon dia a tots, en primer lloc disculpeu que hem arribat cinc minuts tard perquè estàvem reunits amb la Guàrdia Hermana per, per acabar de fer els preparatius que com bé sabeu us hem convocat perquè el dia 12 de febrer pues, farem una etapa del Tour del Mediterraner, per això ho tenim aquí el senyor André Martí, que és el director de la cursa i en Jordi Còrdoba, que bueno, ens traduirà una mica perquè ell parla francès i jo, català tipus, que... sí, sí, sí. i esperem que entre tots pues, ens entenem i i bé, simplement que bé, dius de que l'Ajuntament de Figueres estem molt content de poder tenir aquesta, aquesta etapa de la cursa de Turma Mediterrània simplement perquè creiem que bé, vindran uns 17 equips eh, tots ells eh, al, bé, corren el Tour de França o sigui que seran dels millors corredors del món els tindrem aquí i creiem que bé, a part d'això també serà una gran promoció econòmica Bueno, tot això si de casa, garà el Sr. Martré ens explicarà tot com on hi ha, els equips que són i ells passo la paraula a Nail perquè us explica un mica. Alors excusez-moi pour mon mauvais catalan eh? Donc je vous remercie d'être venu d'être venu nombreux ici à Figuer, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir dans cette ville. Par le passé, je, je, je m'arrêtais toujours à Figuer dans un hôtel à côté qui s'appelle le Ronda, que j'allais vers Tarragone. Mais je m'arrêtais toujours à Figuerre, étant donné que quand on vient du Var, ça fait à peu près la moitié du parcours. Donc euh, j'avais cette petite idée de, de démarrer ou rosa sous Figuerre, le premier grand départ de, de ce tour méditerranéen 2015. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux garçons qui sont... Oui, c'est... Ah, peut-être il faut un petit résumé donc j'ai rencontré jordi et raymond que je connaissais de du côté du rugby parce que là vous avez un international de rugby en france quand même un ancien hein. il joue plus maintenant et ces deux garçons je les ai rencontrés l'an dernier lors du dernier tour méditerranéen et on a on a évoqué ce, ce départ ici à figuière et puis de parole en parole, on s'est retrouvé avec euh, à vos côtés, vous nous avez très bien reçus euh, toutes les fois où on est venu ici, et c'est vrai que je me suis appuyé sur Jordi pour faire cette première étape ici à Figuerre, étant donné que je ne connais pas la région, même si je m'y ai arrêté. et c'est lui, et je lui ai dit, je voudrais un col difficile, un col un petit peu moins difficile, que ça ne soit pas une simple étape de liaison de 130 km toute plate où on vient faire un petit critérium. Dans la première étape, je peux vous dire qu'elle sera très difficile et elle a été à 90% dessinée par notre ami donc euh, qui je sais pas s'il aime le cyclisme mais il aura fait une étape très difficile et je serai très heureux de de, de venir ici à Figuer, voilà. En tout cas le bien. Bueno, yo agarrafo paraula com a representant d'aquest primer tour mediterrani aquí a Catalunya. Primer tot, el senyor Martres agrair a la ciutat de Figueres per la i les facilitats que ha donat a la ciutat perquè es fes aquesta prova aquí. I, bueno, perquè també té una passió l'encant de Figueres. Cada cop que ha fet una baixada cap al sud, sempre s'ha parat a Figueres i tenia una espina clavada que se l'ha pogut treure portant una etapa del tur mediterrani aquí a Figueres. També l'important, i creiem que després del ressò que es fa avui en dia de, de Catalunya arreu del món, és important tenir un, una prova de, amb aquesta qualitat aquí a Figueres i donar a conèixer Catalunya arreu del món a través de l'esport que no crec que es pot, es pot ser una cosa molt maca l'etapa doncs parlant de l'etapa l'etapa serà una, una etapa bastant difícil, siguen la primera perquè se sortirà de Figueres el punt zero serà l'estadi de Vilatenim es dirigeran cap en direcció de Roses de Roses cap a Palau Pau, Vilajuïga Vilajuïga faran el Sant Pere de Rodes baixaran cap al Port de la Selva de Port de la Selva s'aniran cap a Llençà Garriguella, Rebós Camp Many, Sant Climent hi haurà un, un esprim a Sant Climent després de Sant Climent s'aniran cap a direcció a, a Darnius Darnius a la salut de Terrades Terrades, Llers, Avinyonet, Avinyonet, cap a Vilamalla i Vilamalla cap a Figueres sí o sigui que l'etapa serà una etapa difícil si fa unes condicions meteorològiques com les d'avui en tindran una far i ja està bueno, eh, parlant dels equips també vull tornar a passar la paraula al senyor Martres que ja tenim els equips definits per aquest, per aquest turmer terreny 2015 i si ell us pot cantar els equips que ha escollit que hi hagués una mica d'equips importants de tot arreu del món i, i bueno, alguns en reserva que han quedat també Uh, Guardat si algú resisteix sí, abans de donar-li la paraula perquè canti els equips també van fer resaltar la importància de donar a conèixer municipis que van quedar afectats pel foc del 2012 perquè tota aquella zona cremada de Campany, Viure quan uh, ho deia d'Arnius, sota d'allà jo crec que són municipis que no sonen gaire a conèixer i aprofitant que hi hagi una prova d'aquesta qualitat aquí i que la repercussió mediàtica que té és important donar-ho a conèixer el desastre que va passar al Tout à aujourd'hui, bon, je j'ai un petit peu compris parce que je m'appelle Martre avec un S et on m'appelle Martres partout puisque ma mère est née dans le Val d'Aran espagnol. Donc euh, je suis impardonnable de ne pas parler l'espagnol ou le catalan, mais c'est comme ça. <rire> euh, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais au niveau solidarité, nous avons le, le même souci en France. Étant donné que dans le Var, il y a eu euh, toutes ces inondations avec euh, beaucoup de morts, encore euh, encore en 2014. Et nous faisons euh, chaque année, euh, c'est une vie qui a été entachée pour la deuxième année consécutive qui s'appelle la l'Alonde des Morts, à côté de Toulon. Et nous remettons donc euh, à ces gens-là euh, des maillots de leaders pour qu'ils les mettent aux enchères dans des lotos ou des choses comme ça, que, que euh, également pour leur faire plaisir. Et un, on, on va prendre un village avec Jordi qui a été entaché justement par euh, ces incendies et nous remettrons les cinq maillots de leaders également euh, aux maires de ce village pour qu'ils fassent quelque chose pour les associations euh, qu'il y a eu euh, formées pour ces incendies. Voilà c'est tout ce que je peux faire pour, pour ces villages, mais je voudrais quand même marquer le coup et il faut dire que on a on a porté, on a apporté beaucoup d'attention avec Jordi sur la traversée de ces villages pour que ils se sentent pas isolés et que ils aient un petit peu de de bombe au cœur quand les coureurs vont passer quoi. Voilà. Là, je voulais je voulais également rebondir sur les sur les équipes, il y aura 17 équipes au départ. Il y aura toutes les équipes françaises, vous vous en doutez, mais j'ai pensais également à tous les pays étant donné que le tour méditerranéen j'ai récupéré le tour méditerranéen voici deux ans ça a été, ça a été une épreuve très très difficile à remettre en place à remettre dans, dans le lot des grandes épreuves internationales puisque c'est là quand même la 42e édition dont ça fait 42 ans et comme toutes les grandes épreuves comme l'vouuette à le tour de catalogne ou ou toutes les grandes épreuves, il y a des hauts et des bas, et depuis deux ans que j'ai récupéré cette épreuve, j'espère que dans les dix ans à venir, il n y aura que des hauts, et ça c'est déjà déjà important, mais ça ne se fait pas en un jour, pour reconstruire ça, il faut, pour me présenter un petit peu, ça fait 34 ans que je suis dans le domaine du sport, et du vélo en particulier, et du rugby, c'est pour ça que mon ami Raymond Rébugean est, est ici, Euh, dans le rugby si vous voulez je, je couvrais, pour, pour, pour les journalistes qui sont ici pour une chaîne française euh, France télévision et également pour la radio France Inter en France. et j'ai couvert 24 tours de France donc le vélo euh, j'aime ça mais je connais un petit peu ça également. et au niveau du rugby pendant 25 ans j'ai couvert tous les, tous les matchs de l'équipe de France aux antipodes et partout et c'est comme ça qu'après j'ai voulu lever un petit peu le pied parce que je n'ai plus 20 ans, comme beaucoup d'entre nous et j'ai voulu lever le pied et je me faire plaisir jusqu'à encore 7 ou 8 ans en, en mettant ce que j'ai appris dans le vélo en l'amenant aujourd'hui dans le vélo international au travers du tour méditerranéen c'est pour ça que au niveau des directeurs sportifs j'ai une bonne relation et là je voudrais saluer Euh, notre président de Catalogne qui est ici et qui, et je le connais depuis un mois à peu près, mais il me semble que je le connais depuis 20 ans, euh, quand je l'ai vu évoluer dans son bureau, euh, je crois que des garçons comme lui ou comme moi, peut-être que dans les 20 ans qui arrivent, il y en aura peut-être plus beaucoup, parce que il faut vraiment aimer le vélo et je crois que c'est un garçon euh, que vous pouvez soutenir et je pense que vous le faites ici dans la région, et je vois qu'il aime beaucoup, beaucoup le vélo et il fait tout pour le faire avancer et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui en venant ici. Dans ces équipes, il y aura 17 équipes cette année, je vous l'ai dit, toutes les équipes françaises. Et j'ai voulu étaler l'engagement des équipes sur le plan international pour vraiment dire que le tour méditerranéen est, est professionnel et international. Il y aura des équipes françaises, il y aura une équipe américaine qui est BMC, l'équipe BMC et Yvan Le Danois que vous connaissez ici en Espagne puisqu'il était à Movistar et également avant Movistar il était à la Caisse d'épargne Yvan Le Danois et il m'a assuré que, que l'équipe qu'il allait mettre hormis Gilbert qui partait au Qatar il y aurait l'équipe du Tour de France et je le crois parce que c'est un ami euh, AG2R aura également Perrault qui sera, qui sera là et au niveau des équipes étrangères dont Androni euh, Gio Cattoli avec, euh, euh, comment s'appelle, <rire> là j'ai un trou, là, vous pouvez m'aider, ça va me revenir. Ensuite j'ai l'équipe colombienne, l'équipe colombienne que je prends depuis deux ans sur, sur le tour méditerranéen, et tous les jours vous avez, dès que ça monte un petit peu, deux ou trois colombiens devant, et moi qui ai connu les Poquereras et tout ça, je, je trouve ça très sympathique. Ensuite, vous avez euh, trois équipes belges, Wallonie, mmh. Véran Classique Ekoï et Wanti. Il y a une équipe euh, danoise qui est amenée par euh, Sorensen, qui est l'équipe culte. Et ensuite, euh, j'ai eu un coup de cœur pour euh, l'équipe espagnole qui va remplacer l'équipe Euskaltel qui a disparu, euh, qui est managée par euh, Francis Lafargue, qui était... <rire> C'est inutile de présenter Francis Lafargue ici en Catalogne ou en Espagne et c'est l'équipe Murilla Staldea qui est recréée cette année et j'ai tenu à ce qu'elle soit au départ car si des organisateurs ne font pas confiance à des équipes qui se créent avec une ossature aussi costaud qu'était Euskaltel et ce qu'ils ont fait dans le vélo, eh bien je crois que, que ces gens-là n'arriveront jamais à décoller et j'ai voulu au Tour Méditerranéen et je crois que c'est la première course en Europe qu'ils vont faire qu'ils soient au départ de cette course étant donné en plus qu'on parle de, de, de votre territoire. Voilà les équipes, il y, aura, il y aura un très beau très beau plateau et après que le meilleur gagne quoi. BMC est là puisque l'an dernier ils ont gagné, ils ont remporté la première, la première édition Donc euh, j'espère que cette année ça se passera également très bien pour eux et pourquoi pas un vainqueur espagnol ou catalan, je ne sais pas, il y en a pas beaucoup. Hein. Mais au moins un vainqueur espagnol euh, ici au moins dans la première étape. Ou colombien ils sont un petit peu cousins, vous savez dans cette région, moi je suis également du Val d'Aran, on est mmh. un petit peu tous cousins. -là. Voilà voilà ce que je voulais vous dire euh, et maintenant il nous reste encore à travailler là-dessus et, et voilà et pour que tout se passe bien. Jo no a agafar la paraula per, per donar una cosa molt important de dir, també, que és que eh, aquest any el Tour mediterrani s'ha implicat molt fort en el que és Catalunya i s'ha dissenyat un mallot oficial, que és el mallot blanc, eh, que anirà destinat a la millor jove promesa. I bueno, hem portat una còpia perquè encara s'està acabant de fabricar eh, amb la cooperació del eh, patronat de turisme Girona-Costa Brava, i que portarà la senyera, i per això us hem portat una foto perquè el pugueu veure. Si sí, no, si sí, no, és un pis sapigueu que teniu la primícia perquè la premsa francesa encara no sap res <ríe> bueno, també volem agrair a tot el que són parteners privats que també volgut col·laborar amb aquesta primera prova que es fa aquí a Catalunya per primera vegada al tur mediterrani ve a Catalunya i ha estat anteriorment a les Illes Balears però que és Catalunya no havia estat mai a Catalunya bueno, per mi s'ha acabat, si el senyor Quim Ferrer vol dir alguna més el senyor André Martres Bé, jo simplement vull agrair al senyor Marta i al senyor Jordi Còrdoba que hagin pensat amb Figueres en aquesta primera etapa que es volia fer aquí a Catalunya i la és que estem molt contents i esperem que tot sigui segurament serà un èxit Ara, si vosaltres voleu fer alguna pregunta algun dubte que tingueu, doncs estem a la vostra disposició Ens podríeu acordar quins noves situacions destacats que són les historisades més les... importants que volen ser ça, ça. j'ai un organisateur qui est là euh, on l'apprend euh, pratiquement 3 euh, jours avant puisqu'ils ont jusqu'à 48 heures euh, du départ euh, même euh, jusqu'à la veille du départ euh, dans, à l'UCI pour euh, charger les coureurs mais aujourd'hui je peux vous dire que les si je parle des français hein, euh, les Perrault, les Vauclair euh, seront là également au niveau de, de la BMC je vous l'ai dit, à part gibert ça sera l'équipe type de BMC qui quand même l'une des meilleures équipes euh, au monde actuellement, avec un G2R qui, qui est actuellement la première et qui aura également tous ses leaders. Ensuite, des autres équipes, les Colombiens, ils ont toujours la même équipe avec euh, avec tous leurs leaders, euh, étant donné qu'ils ont quand même un effectif serré, mais ils arrivent avec tous leurs leaders euh, qui sont euh, des, des garçons qui pourraient faire le Tour de France. L'équipe de Colombie, je comprends pas qu'elle ne soit pas sur le Tour, mais je veux pas faire de polémique là -dessus quin programa teniu previst a Figueres és a dir, arribareu abans proposa, no? Bé, el programa és a Figueres arribaran els equips el dia 11 a la nit el, bueno, a la tarda el dia 11 es farà una, una presentació al Teatre Museu Jardí a les 6 i mitja de la tarda on tots esteu convidats i serà homenatge a Miguel Indurain no? i serà un homenatge a Miguel Indurain que no pot ser aquí present perquè per les dificultats que té i, bueno, sigui si la primera etapa que es fa a Catalunya, cre, creiem que el ciclista més important o més conegut o qui més guarda més bon record per aquí, i que bé, gent que no estava gent passionat per la bicicleta, que el va fer tirar cap a la bicicleta, va ser Miguel Indurain i per això vam creure dient de fer un homenatge a Miguel Indurain al Teatre de Germí on s'invita avui dia a tota la gent passionada per la bicicleta vull dir, no és res a portes tancades, al contrari és a portes obertes i es demana el màxim de participació eh, a tota la gent de, de Figueres, municipis al voltants i tot això I llavors, eh, el, el dia següent pues els, la, la sortida serà a les 12 del mitjà i serà l'arca la, de sortida serà a l'altura de la Torre Galatea no? de, del, Museu, del Museu de Lí i La presentació de tots els equips es farà el de matí. una hora abans de la sortida o sí sigui, cap a les 11 del de matí encara no tenim el lloc que hem bé destinat, s'est acabant de finalar a la Rambla es presentaran tots els equips en el camió pòdium. I l'arribada serà al voltant de les 3 de la tarda a 3 i po a la zona final del recinte final. Juste un mot pour, pour le petit hommage à Miguel Induray, ce sera un petit film de, de trois minutes. Hein. Euh, chaque année, euh, depuis que j'ai repris ce tour méditerranéen, je rends hommage à un ancien. Euh, la première année, je, je tenais à le faire, c'était Faustocopy. L'an dernier, c'était Raymond Poulidor et Jacques Anquil avec leur, leur dualité pendant plusieurs années et Miguel Induraine étant donné que c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié dans ma carrière de journaliste et non de coureur parce que là j'avais pas du tout euh, j'ai tenu comme on venait sur le territoire espagnol et catalan j'ai tenu à faire un petit hommage à Miguel Induraine je pouvais pas faire autrement si on partait d'Angleterre je ferais l'anglais voilà on compris Tothom ho ha entès? No? no. no. Bé, bueno, això és més a menys que us he jo, que deia que no, no es podia vindre a territori català, espanyol, a fer un, una etapa del Tour mediterrani i ell, com que és una persona que aprecia molt a Miguel Indurain, creia que l'homenatge que havia de fer aquí, el dia 11, era destinat a Miguel Indurain. Just, just un petit mot, jo voldré quan même revenir, étant donné que j'ai un élu en face de moi. Euh, je compte sur l'aide de, de, de, de votre comité. Je sais pas, ça, c'est des comités ici en... Fédération. Fédération, la fédération, excusez-moi. De la fédération, de la fédération euh, je veux vraiment m'appuyer dessus. Quoi. Je veux vraiment m'appuyer dessus, parce que c'est vous les, les premiers qui connaissez votre votre région, mieux que moi, qui connaissez la mentalité de votre région, qui connaissez tout ça, moi je suis un demi demi espagnol <rire> je suis français et c'est vrai que au niveau mentalité des fois euh, bon, toutes les régions de France également sont, ne sont pas identiques toutes les régions d'Espagne ne sont pas identiques et tant mieux pour vous et à mieux pour nous et, et je crois que je voudrais m'appuyer sur sur vous euh, d'ailleurs on en discutera tout à l'heure pour que pour qu'on soit prêt quoi voilà. El senyor Marques el que diu que vol, vol tenir un, un enllaç ben apretat amb el que és la Federació Catalana de Ciclisme eh, perquè realment la federació és qui coneix a la seva gent, qui coneix el seu poble i bueno, que vol tenir un enllaç molt tancat i per mirada que el mediterrani segueixi creixent eh, a Catalunya i eh, amb l'ajuda de la Federació Catalana del Ciclisme. Si no teniu cap més pregunta doncs, més. gràcies a tots per haver vingut també carament recordar un representant de la Força que ens ha volgut acompanyar moltes gràcies i, i bueno, fons una altra, gràcies